Aduz lillahi samii al-alim minash shaitan irrojim, bismillah irrohman irrohim. Alhamdulillahi rabbil alameen, wassalatu wassalam ala nabijina muhammarin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yomidin. Lange a Allah qui a prescrit le hajj a tous ceux qui ont la capacité d'y aller. Lange a Allah qui a fait du hajj l'un des piliers de l'islam. Toutes les langes sont à lui, seigneur de l'univers. « L'incréé créateur, le créateur des cieux et des terres superposés sans superposables, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le vénéreux prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui emboîteront ses pas jusqu'au jour de la rétribution. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en débat d'Allah et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. » Suite à quoi, chers téléspectateurs, le sujet qui doit être débattu aujourd'hui est un sujet très très délicat. Il s'agit du hajj, le pèlerinage à la Mecque. Chers frère et soeurs en islam, le hajj est un pilier de l'islam qui est obligatoire à tout musulman intelligent, adulte, libre, c'est-à-dire celui qui est indépendant et qui possède la capacité financière. Et la capacité financière, nous connaissons tous, Que cette capacité doit être licite et doit avoir encore la capacité sanitaire et doit avoir une bonne santé puis une libre voie. La personne qui veut aller à la Mecque pour le pèlerinage doit avoir tous ces caractères que nous venons de citer. et doit avoir la capacité financière qui est licite et doit avoir la capacité sanitaire, une bonne santé puis une il doit avoir une libre voie d'y rendre. Chers serviteurs d'Allah, parmi les versets qui stipulent les règles et la législation du hajj, figure ce verset de sagesse dans le surat Al-Baqarah. Ce verset englobe tous les principes du hajj. Ce grand verset, qui débute par la monotonie d'Allah et qui finit par cette même monotonie, eut la mauvaise promesse à ceux qui se sont détournés De principe d'Allah subhanahu wa ta'ala Il s'agit de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala إذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما السيسر من الهدي ولا تحركوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه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 Zalika liman lam yakun ahluhu hadhiril masjidil haram. Wattakullaha wa'lamu anna allaha shadeed ul-iqab. Ce verset, chers frères du sœur en islam, nous dit Accomplisez pour Allah le pèlerinage et l'umra. Si vous êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes. Avant l'offrande, c'est-à-dire l'animal à sacrifier, n'est atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffle d'une affection de la tête et doit se raser, qu'il se rachète alors par un siam ou une aumône ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d'une vie normale, après avoir fait l'umra, en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré chez lui, soit en tout dix jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la Mecque de la mosquée sacrée. Et craignez Allah et sachez qu'Allah est dur en punition. Frère de ce en-Islam, Al-Ihram est un pilier parmi les piliers du pèlerinage et l'Omra, c'est-à-dire l'intention que l'on formule au niveau au niveau des lieux, c'est l'intention d'entrer dans les travaux du pèlerinage et l'Omra et il ne faut pas franchir les lieux de promesse où l'on prononce verbalement son intention après avoir pris un bain rituel après la purification majeure et porter son ihram l'habit que les garçons portent lors du pèlerinage ou omra l'habit que les hommes c'est les hommes qui portent ihram ce tabi doit être de ce que l'on l'on attache comme le pain et ce que l'on va se servir pour couvrir le reste de son de son corps sans exception faite sur la tête on ne doit pas porter ihram sur la tête les femmes porteront ...leur hijab... ...sans s'exposer... ...sans s'exhiber... ...le pèlerin doit veiller à ce que... ...tous ces actes doivent être accomplis... ...il lui est égal à ses actes... ...il est soit surrogatoire ou obligatoire... ...par le dit d'Allah subhanahu wa ta'ala... ...et accomplissez pour Allah... ...le pèlerinage et l'umrah... ...et l'accomplissement... est le fait d'achever... ...tous les travaux... ...du pèlerinage au du début jusqu'à la fin, à leur place respective et aux ordres respectifs qui coïncident à ce que la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Toutes ces adorations soient exaucées si et seulement si l'intention est formulée uniquement pour Allah sallallahu wa ta'ala. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Innamal a'malu bin niyad wa innamalikullimri immanawa » Les actes ne valent que par leur intention et les récompenses ne seront attribuées que par la bonté de l'intention. Si l'intention était bonne uniquement pour Allah et que le pèlerin a eu l'empêchement sur la voie, il aura une récompense égale à celui qui a accompli les travaux du hajj ou l'umrah. L'empêchement peut être L'insuffisance de la place dans le vol, comme le cas du Béné qui avait sévi entre temps. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, l'empêchement peut être aussi les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous empêchent d'aller au pèlerinage. L'empêchement peut être aussi une maladie, une maladie grave qui vous empêche d'aller. Mais vous avez la capacité financière. Cette seule capacité financière ne va pas vous autoriser à y aller. À aller à la Mecque parce que vous avez, vous n'avez pas la capacité sanitaire. L'empêchement peut être aussi une cause parmi les causes que nous connaissons tous qui peuvent nous empêcher d'aller à la Mecque pour le pèlerinage ou le omra Et l'islam est une simple religion, une religion de pardon et de miséricorde qui enlève toute difficulté à ses pratiquants. De ce fait, Allah nous dit dans son glorieux Coran si vous en êtes empêché alors faites un sacrifice qui vous soit facile si vous êtes empêché alors faites un sacrifice qui vous soit facile lorsque le prophète sallalahu alayhi wa sallam a voulu faire le omra avec ses compagnons l'an 6 du calendrier lunaire hijra c'est-à-dire le calendrier hijirien les mécréants, les ont empêchés de rentrer dans la Mecque. Ils étaient arrêtés au niveau de Oudebiya. Ils ont pris les engagements. Parmi ces derniers figure l'engagement pris pour revenir l'année suivante pour le Umrah. Mais ces mécréants sont les premiers qui ont rompu certains engagements. Du coup, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'immoler leur offrande puis se raser la tête. Par conséquent, Celui qui est empêché d'aller au niveau de la mosquée sacrée et qui détient la potentialité, immole un animal comme la tabasque. En même temps, il enlève son ihram. Il enlève ihram, l'habit qu'il avait porté. S'il est un garçon, l'habit qu'il avait porté au niveau de la mosquée où il a formulé l'intention, il enlève ce habit-là pour retourner à, à la maison. Sa récompense est atteinte. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'empêcher, celui qui est empêché, rachètera, c'est-à-dire remboursera le hajj si possible dans les années à venir. Par contre, si c'est le umrah qu'il voulait faire, il, il la remboursera à tout moment qu'il voudra. Car le umrah se fait à tous les jours sans exception. et le dit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahalikouru osakum Hatta yabuluha l'hariu mahillah Et ne razez pas vos têtes avant l'offrande L'animal a sacrifié Nait atteint son lieu d'immolation Ce verset éclaire L'accomplissement la, du hajj Donc chaque adoration a son moment propice Ibn Kathir Kalla le fasse miséricorde a dit Pour accomplir le hajj Il faut que le rasage succède l'immolation Des offrandes Celui qui est malade Par exemple, la personne a les maux de tête. Une maladie qui l'empêche de faire le périlinage et qui a besoin de porter quelque chose sur sa tête ou diminuer ses cheveux ou raser la tête doit faire l'une des trois choses suivantes. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala Si l'un d'entre vous est malade On souffre d'une affection, une affection de la tête et doit se raser, qu'elle se rachète alors par un siyam, c'est-à-dire le jeune ou par une aumône ou un sacrifice. L'intéressé fera ce qui est facile pour lui. D'abord le rachat pour le siyam est trois jours du jeûne, le rachat par l'aumône et ensuite le fait de nourrir six besogneux, c'est-à-dire les pauvres et enfin le rachat par un sacrifice se fait soit par un mouton, soit par un cabri, soit par un bœuf, soit par un chameau comme le fait comme nous le faisons pendant les jours de Tabaski. Ce verset est descendu sur Qabun Ujra, le verset qui dit Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidiyatan min siyamin aw sadaqatin aw nusuk ce verset est descendu sur Ka'bah oujra kala la gre lorsqu'il a mal à la tête lors d'un pèlerinage cher pèlerin il faut veiller à ce que vous irez sur l'esplanade d'Arafat Arafat le 9 jour de dhoul par le dit du prophète sallahu alayhi wa sallam al-Hajj Arafah al le Hajj c'est Arafah Celui qui a raté l'Arafat a raté le hajj. Et il se coiffe pour l'Umrah. Il fait la circumambulation de la Kaaba. Et il marche au niveau du Safa et Marwah. Puis il rachète le périlnage dans les années à venir. Par conséquent, le prophète wasallam, dit « Si il a raté l'Arafat, il a raté le hajj. »« Et il a raté le hajj. » Celui qui a raté l'Arafat, raté le hadj. Il purifie le nom d'Allah subhanahu pour omra et il a à faire le hadj à venir. Sachez, chers Belérin que nous avons trois sortes de pèlerinage, à savoir at cest C'est-à-dire on combine le omra en même temps et on et on fait le hadj. On combine les deux à la fois. C'est ça on appelle at-tamattu'. On fait d'abord le omra et ensuite on le succède en même temps par le hajj. Et puis après, une offrande. Nous avons encore ce qu'on appelle « Al-Quran ». C'est aussi une sorte de, de pèlerinage. l'on fait d'abord le hajj et après, on le succède par le Umura. Et si l'on a fait ces deux adorations en même temps, simultanément, dans le même ihram, il doit encore sacrifier une offrande. Et le dernier sorte de faire le pèlerinage Et l'ifrat, cest dire on fait seulement le hajj. Le hajj seulement sans le combiner avec le umrah. Qu'Allah nous fasse miséricorde, chers frères et soeurs en islam. Chers pèlerins, prenez, prenez de la provision. Et la meilleure des provisions est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit prier Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit votre accompagnateur et que vos pèlerinages soient exaucés. Car le périlinage exaucé inspire les péchés du pèlerin et qu'il fasse de lui comme un enfant qui n'a jamais commis de péché. Al-Hajjul Mabrour, les salahou jaza illa al-janna. Et cette sorte de hajj, cette manière de faire le hajj, nous donne droit au paradis. Car la face de nos hajj, de nos pèlerinages, des hajj qui va nous amener au paradis. Al-Firdaus. Donc, euh, le pèlerinage à la Mecque a besoin de formuler une bonne intention. Et lorsque vous avez commencé les activités de hajj, on ne doit pas faire la chasse. On ne doit pas partager l'intimité. On ne doit pas partager l'intimité. Il n'y a pas le partage de l'intimité. Il n'y a pas aussi la transgression. On ne doit pas transgresser. Et il n'aura plus encore de discussion entre frères et soeurs. On ne doit pas aller au hajj pour discourir, pour faire des débats, ce n'est pas autorisé. Donc si nous avons formulé une bonne intention et que nous avons des empêchements, cela nous donne droit à la récompense de celui qui avait, de celui qui a fait le hajj complètement, qu'Allah nous fasse miséricorde et qui nous donne l'argent licite pour permettre à tous les musulmans d'aller faire le pèlerinage. Chers frères et soeurs en islam, le pèlerinage à la Mecque nous donne droit... Au paradis. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hajjul Mabrour. Les salafou jaza illa al-janna. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous allons prier Allah sallallahu wa ta'ala. De nous faciliter les capacités. De nous donner les capacités nécessaires. Pour aller à la à la mec Pour le périlinage. Allah sallallahu wa ta'ala a dit. Al-Hajdu ashurum ma'lumat. Faman faradafi hinna al-Hajja. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil-Hajj. Al-Hajj, le mois, le Hajj, a ses mois propices. Après la fête de Idil-Fitr, le mois qui suit en même temps, ça fait partie des mois de Hajj. L'on peut commencer après, juste après la Idil-Fitr, la fête de Ramadan, l'on peut aller à la Mecque. Ensuite, si l'on n'a pas trouvé les moyens d'aller plus vite, Le mois qui suit en même temps est le mois que nous appelons le Zulqaïda. On peut aller encore à la Mecque pour le périlinage. Si l'on n'a pas trouvé les capacités d'y aller, on peut attendre jusqu'à ce que le mois de Zulqaïda nous fait face pour aller à la Mecque pour le périlinage. Chers frères de sœurs nous n'allons pas trop discourir ce que nous avons dit peu qu'Allah y mette ses bénédictions et qu'il nous fasse miséricorde au niveau des points que nous avons franchis et que nous avons un peu mal dit les mots que nous avons mal dit qu'Allah nous fasse miséricorde ce que nous avons dit de bonté qu'Allah fasse que les bonnes oreilles attendent et qui mettent ça en pratique. Assalamou alaykoum wa en islam Abdul Quddus